en c'est l'explication de la lecture du livre Al Adilla Al Shar'iyya les kashf at talbisat al-habiyya 'ala al-mujtama'at al-islamiyya du cheikh Hassan ibn Qasim al raymi Et donc euh, on est arrivé au point numéro 9 et dans ce point-là le cheikh il mentionne c'était euh, c'est-à-dire un des méthodes de la démocratie c'est à dire 'adamu 'adam al-mutaba'ati Rasul sallallahu alayhi wa sallam fi muwajahati al-a'da. C'est-à-dire que euh, dans le fait de suivre la, la méthode électorale, puis la, la démocratie et tout, il, il y a là-dedans un des méfaits, c'est que tu ne suis pas l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la façon d'affronter les ennemis. D'affronter de, de, les ennemis. Euh, euh, non. <coughs> Donc, euh, le chef dit sallallahu alayhi wa sallam. كان يعيش بين قادة الكفار ولم يعرف عنه أنه صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يعمل وإياهم انتخابات بل قام بالدعوة إلى التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع حتى قامت الدولة الإسلامية قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ik nu Kesirin, halih in aja Quand tu suis la méthode électorale et la démocratie, tu ne suis pas l'exemple du prophète sallallahu alaihi wa dans sa façon d'affronter les ennemis. Euh, parce que le prophète sallallahu alaihi wa sallam, quand on regarde euh, sa, sa, sa vie et sa dawa et comment il a appelé les kufars à l'islam, on voit qu'il vivait parmi les chefs des kufars, les chefs de, de, de, de Makkah, qui étaient tous des kufars, et il n'a jamais demandé aux kufars de se réunir avec eux pour faire des élections. Pour dire, par exemple, à Quraysh, bon, on va réunir toute la population de, de Macca, puis on va faire un vote pour savoir qui est-ce qui va être le chef. Et d'ailleurs, le professeur Sassou n'a jamais fait ça, hein. Au contraire, il s'est, il s'est tenu ferme sur la vérité et il a appelé les hommes et les femmes au Taouchi et il a purifié, euh, la religion des, des gens, euh, de tout ce qui, il y avait de, de tout ce qu'il y avait dedans, de, de forme de shirk et de, de bédah, et, il a continué sur cette voie-là jusqu'à ce qu'il établisse un état hein, où euh, tout était basé sur la loi d'Allah et sur l'islam. Donc, il n'y a pas d'histoire de soi-disant établir euh, une démocratie ou des votes ou des trucs de ce genre pour pour décider qui va être au pouvoir. Et donc le Cheikh, le il, il, il, il mentionne euh, un verset dans surat Al-Imran, c'est le verset 31 qui dit, dit :« au messager d'Allah, dit aux gens, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi, et Allah vous aimera, et il vous pardonnera vos péchés, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et il mentionne l'explication d'un des grands savants de Tafsir, l'imam Ibn Kathir, qui explique ce verset-là. Et il dit, ce verset est en enfin fait un juge. Ce verset-là, il est comme un juge contre toute personne qui Prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'est pas sur la voie du Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute personne qui dit, j'aime Allah subhanahu wa ta'ala mais qu'il ne suit pas la voie du Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est la preuve qu'il est menteur dans sa prétention et, euh, il reste dans ce mensonge-là jusqu'à ce qu'il, euh, suive la voie du Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la religion que le Prophète sallallahu sallam a amenée dans tous ses, dans tous les aspects de, de, de, de sa vie et de l'adoration. Dans toutes ses paroles, dans toutes ses actions et dans toutes ses situations et ses états, il doit se baser sur la religion du Prophète Muhammad صلى alayhi wa sallam. Et donc, si c'est le cas qu'on aime vraiment Allah parfaite, on doit suivre l'exemple du Prophète Muhammad صلى alayhi wa sallam. Et le Sheikh lui dit :« Waqal al Sheikh Abdurrahman dit, al Ta'di :« هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله حقيقة ومن دعا ذلك دعوة مجردة. » فعل... فعلامة محبة الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقا إلى محبته ورضوانه قلت والدعوه والدعوة إلى الانتخابات ليست على الطريقة المحمديه فعلامة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ذلك حتى تنال بإذن الله محبة الله Donc le Cheikh, il, il mentionne les paroles d'un autre moufassir, un autre parmi les grands ulama, c'est le Cheikh Abdurrahman al-Sa'adi, qui était le Cheikh Abdelrahman de al-Sa'adi, et il a écrit un, un tafsir qui s'appelle Taïsir al-Karim al-Rahman, et dans ce livre-là, il est, dans ce livre de tafsir, il dit à propos de ce verset, que ce verset, que le verset 31 dans Surah Al-Imran, -e c'est la balance, par laquelle on peut… Euh, taiser ou juger qui aime réellement Allah Donc toute personne qui prétend euh, aimer, réel, aimer Allah, on peut savoir si c'est réel ou non en regardant euh, comment, il, comment il est par rapport à ce verset. Ok Et euh, donc c'est pour distinguer qui aime réellement Allah de quiconque fait une, une prétention sans aucune, euh, sans aucune preuve réelle. Et, et le signe qu'on aime à Allah, c'est qu'on suit le Prophète Muhammad sallallahu Et euh, donc, en fait, c'est que si tu suis le Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa eh bien, ce sera la preuve que tu l'aimes réellement. Et euh, c'est un signe que tu auras atteint l'amour d'Allah sallallahu wa et son agrément. Et donc, il y a dans ça, comme le Chéhir le dit, la preuve que la personne qui appelle aux élections, Elle n'est, pas en train de suivre la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est le signe que tu vas suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'abandonner les élections et la démocratie pour arriver à, par la permission d'Allah, à l'amour d'Allah sallallahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un petit point que le chèque mentionne à ce sujet-là pour nous faire réaliser que, en fait, la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est opposé à ses opposants et a montré le, Il, il, il est venu contre ses opposants, ce n'était pas en faisant des élections ou des votes et en essayant de, de, de gagner euh, l'amour et l'approbation des gens, mais c'est plutôt en appelant les gens au Tawhid et en leur disant ce que Allah a dit et, ce que le, et euh, en leur expliquant la parole d'Allah. Et c'est comme ça que. Ceux qui ont cru l'ont suivi, ceux qui n'ont pas, pas cru en lui, ils ont rejeté la, la, la vérité, mais que par la suite, Allah a donné la victoire aux croyants, aux mouménines. Tandis que la méthode des, des, des, des démocrates, il y a des gens qui appellent à la démocratie, c'est quoi C'est de dire à tout le monde ce que chaque groupe veut entendre, et ce qui fait plaisir à tout le monde. Et donc, d'essayer de ne pas se mettre euh, personne euh, contre nous de faire en sorte que tous les groupes et toutes les personnes soient satisfaits pour attirer le plus grand nombre. Et si par exemple euh, un politicien sait que euh, par exemple une idée ou un principe ou euh, une opinion est partagée par une grande majorité de personnes, il va faire en sorte de ne pas euh, aller contre cette opinion-là justement pour faire en sorte que le plus grand nombre de personnes va, euh, va croire en on va voter pour lui tandis que le prophète Muhammad, quand il a appelé les hommes au tawhid et à la vérité et quand il leur a dit ce qui est haram ce qui est halal il ne, il, a, il ne fait pas attention par exemple à ce que la majorité pense ou à ce que la minorité pense ou à ce que les gens pensent en général ou qu'est-ce qu'ils aiment ou qu'est-ce qu'ils veulent mais il regarde principalement ce que Allah lui ordonne de dire ce que Allah lui ordonne de faire et c'est ça ce qu'il suit sans faire attention aux, gens, aux à ce que les gens veulent entendre directement. Il ne se base pas sur les passions des hommes, mais sur la vérité qui vient d'Allah SWT. Donc ça c'est très important. Ensuite le Cheikh dit, euh, Le deuxième point que le Cheikh mentionne au sujet des, des, des méfaits de la démocratie, c'est que c'est comme une sorte de moquerie envers le Coran et la Sunna. Et c'est comme si on faisait du Qur'an et de la Sunnah d'une opinion ou des opinions euh, parmi d'autres, parmi d'autres, et qu'elles sont ouvertes à l'acceptation ou au rejet, dans le sens que euh, c'est une opinion comme, comme une autre qui est exprimée par les livres euh, révélés et par les paroles du prophète Tu peux l'accepter comme tu peux la rejeter euh, parce que c'est une opinion. Hein. Et c'est une forme en réalité d'agir de cette façon-là, c'est comme si on se moquait de la révélation. C'est comme une sorte de moquerie euh, par rapport à la révélation, et le Cheikh il explique ce, ce, ce principe-là et ce point de vue-là. Le Cheikh dit « Inna allazi yahsulu filmajallisil barlamaniya huwa ayu khawd wal Allah, wa bi an al al wa min وقد نهى الله عن مجالسه من هذا حالهم قال تعالى قد نزل وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا لشيء في que ce qui se passe dans les, euh, dans les chambres, dans les chambres de parle, du Parlement, dans les assemblées, parle, des, les assemblées euh, de, du Parlement, ouais, c'est en réalité euh, le fait de se moquer et de partager dans, des, dans les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et de discuter au sujet de la révélation qui vient dal as Ta'ala et c'est comme si on faisait du Coran et de la Sunna une opinion parmi, parmi d'autres opinions qui peuvent être acceptées ou rejetées, hein, en se basant sur, par exemple, la majorité de ce que les gens ont choisi ou voté. Hein. Donc, tu, tu, places, tu, tu présentes aux gens le Coran et la Sunna et ce qui est écrit dedans, et puis, tu, le, tu, tu fais de ces deux références-là qui sont des révélations, tu en fais comme si une opinion parmi d'autres, que la majorité va accepter ou rejeter hein, par rapport à, le, à, à un vote. Et donc le Sheikh il dit, celui qui fait ça, il fait ce qu'Allah a interdit. Hein, dans, euh, dans un des versets dans Sourate An-Nisa, verset 14, Allah subhanahu ta'ala, il nous interdit de nous asseoir avec les gens qui sont euh, en train de se moquer des versets qu'il a révélés. Et il mentionne ce verset-là qui dit, et on l'a révélé sur toi dans le livre, que euh, ou bien on l'a révélé sur vous dans le livre, que si vous entendez des gens qui rejettent les versets et qui se moquent des versets d'Allah SWT, ne vous assoyez pas avec ceux qui font ça jusqu'à ce qu'ils changent de sujet et qu'ils cessent de se moquer et qu'ils parlent de d'autres choses. Sinon, vous allez être comme eux. Si vous restez assis avec eux pendant qu'ils sont en train de de se moquer des versets d'Allah et de nier les versets d'Allah, vous devenez comme ceux qui le font. Et après Allah Il dit pour terminer ce verset là que Allah va certes réunir tous les hypocrites et les mécréants dans l'enfer euh, et Il va tous les réunir ensemble dans l'enfer. Donc ça c'est pour dire que toute personne qui agit de cette façon-là, c'est-à-dire des gens qui sont réunis ensemble, en train de se moquer de la parole d'Allah, en train de se moquer de la Sunna du Prophète, ou en train de faire des péchés, et toi tu es avec eux et tu fais rien et tu dis rien, ça c'est comme si tu étais un parmi eux. Hein. Et ces gens-là, on voit leur attitude souvent, actuellement c'est comme ça, euh, ils, ils vont faire des émissions. À la télévision, ou bien à la radio, hein, et ils vont dire, ça c'est dans, dans des pays, ça c'est dans des pays musulmans, et dans des émissions arabes, souvent vous allez voir des trucs comme ça. Chez les non-musulmans, même pas besoin de le mentionner, ça c'est sûr, ils le font tout le temps. Mais dans des pays arabes, des pays musulmans, vous allez voir, ils vont faire une émission et ils vont dire, par exemple, euh, le hijab, pour ou contre, ou bien, euh, telle, telle chose, pour ou contre, Et là, ils vont par exemple dire, euh, on va accepter les appels des gens qui vont euh, dire leur opinion et tout. Et là, ils invitent par exemple un, un doctorat ou un homme spécialiste dans quelque chose ou quelque chose comme ça. Euh, et ils lui font expliquer certaines choses. Et lui, il est pour. Après, ils vont faire parler un autre, par exemple, qui est spécialiste dans un autre domaine, psychologue ou autre. Et là, il va dire le point de vue de ceux qui sont contre, et là après ils vont faire appeler des gens pour dire par exemple euh, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes pour ou contre, et là tu vas voir des gens qui appellent qui vont dire non je suis pas d'accord et tout et tout, et puis là peut-être même ils vont euh, essayer d'argumenter, et d'autres ils vont répondre, ils vont dire qu'ils sont pour, etc. Donc c'est comme s'ils se moquent d'une certaine façon de de la religion, et euh, tu vois souvent par exemple ils parlent maintenant du, du hijab Comme si c'était une, si une question sur laquelle on a le droit de diverger, comme si c'était une question sur laquelle on a le droit de d'être en désaccord, alors qu'il n'y a pas vraiment, de, il n'y a pas du tout de place pour le désaccord dans ces questions-là, puisque c'est clair. À part la question du visage et des mains, il n'y a pas de place pour le désaccord par rapport au djellaba au et par rapport à comment la femme doit se voiler. Hein. Mais eux, quand même, euh, ils ont ils en trouvent encore les moyens pour amener des, des, des raisons de désaccord, et c'est comme devenu un sujet sur lequel on a le droit à son opinion personnelle, puis que chaque personne a le droit de dire ce qu'il pense ou ce qu'il veut. Toutefois, si par exemple tu dis à quelqu'un que le porc c'est haram, ou l'alcool c'est haram, en général les gens vont dire non non ça c'est haram, on n'a pas le droit d'en discuter. Hein, et ils ne réalisent pas que tout ce qui vient dans, dans, dans, dans le Coran et qui est clair, et ce qui est dans, ou qu'est-ce qu qui est dans la Sunna et que c'est clair, et qu'est-ce qui a été euh, admis par la Ummah, par les Salaf, à l'unanimité, et que ça a été un consensus de, à leur époque, on n'a pas le droit de, de le remettre en question ou d'être en désaccord au sujet de ces choses-là lorsque c'est euh, clair de cette façon et malgré tout on voit que ces gens-là ils le toujours d'arriver de, de, de, et d'en parler comme si c'était toujours des questions sur lesquelles il y avait doute. Et des fois ça m'a vraiment choqué de voir que certaines personnes qui se présentent comme étant des douates, quand ils parlent d'un sujet et qu'ils veulent suivre leur passion dans, ce, dans cette question-là, ils présentent toujours la question aux gens qui sont souvent ignorants, ils leur présentent toujours la question comme s'il y avait un désaccord au sujet de, cette, de ce point-là. Ou bien ils vont dire, ah mais ce n'est pas tous les savants qui sont d'accord, ou bien il y a une, une, une, une, une partie des savants qui ont dit ça. Hein? Et ils, ils inventent des accords qui n'existent pas, pour essayer de faire croire aux gens qu'il y a possibilité de ne pas être d'accord avec cette situation-là. Et quand tu leur demandes à ces gens-là, montre-moi d'où est-ce que, est que vient ce désaccord-là, qui, qui l'a ramené avant toi Et prouve-leur que c'est un désaccord réel qui existait depuis l'époque des, des premiers savants. Et ils ne sont pas capables de le ramener. Hein. Donc, une de, leur, une de leurs méthodes, c'est d'inventer des désaccords qui n'existent pas. Et de présenter la comme si c'était une chose que tu peux accepter ou non. Si c'est si le cas pour le hijab, pourquoi on ne le fait pas pour la salat Pourquoi on ne le fait pas pour le, le, le jeûne Pourquoi on ne le fait pas pour le Hajj Pourquoi on ne le fait pas pour euh, le houdou Pourquoi on ne se réunit pas pour essayer de dire, bon, euh, on a ça y est, cinq prières par jour là, ça devient un petit peu compliqué, on va, on va faire un vote pour savoir euh, si on est d'accord à baisser le nombre de prières à trois au lieu de cinq. Hein mais c'est vrai, si, si on peut le faire pour le shijab, pourquoi on ne pourrait pas le faire pour d'autres aspects de la religion le soir Oui, mais ça, ça ça, il n'y a pas de savants qui te dit ça, et, et, et ça, ils savent, ces gens là souvent ils font ça, c'est par, parce qu'ils ils cherchent des prétextes pour euh, mettre, euh, disons, leur doulière avant la religion. Ils disent, ah ben, je ne peux pas prier au travail, donc je vais mettre toutes mes prières ensemble, puis je vais les faire toute le soir. Alors que ça c'est haram de faire ça, d'accord Mais c'est pour dire, euh, la, la, la réalité c'est que, les, les, qu'est-ce que les musulmans doivent réaliser, et doivent comprendre, c'est que, on peut pas prendre les questions de la religion comme si c'était des questions de euh, euh, comment on dit euh, l'expression c'est quoi take and choose en anglais tu choisis puis tu tu, tu tu tu tu prends et tu choisis ce que tu veux hein c'est ça you take and choose hein tu, tu tu tu commences à, à trier à faire du tri oui OK ça oui dans la religion, ça, ça ça me convient je le prends Ça, ah non, ça, ça me convient pas, je le laisse. Ça, ça me convient, je le prends. Tu peux pas faire ça avec la religion d'Allah. La religion d'Allah, tu dois l'accepter en entier et y croire en entier et le prendre tel qu'elle est. Donc, l'attitude des kuffars et des mounafiqs, c'est de faire croire aux musulmans qu'ils peuvent faire cette attitude là se trier dans la religion et choisir ce qu'ils aiment et laisser ce qu'ils n'aiment pas selon leurs désirs et leurs passions. Et là, ils ont, ils ont fait ça avec le hijab. Mais dites-vous une chose, il faut que ce soit très clair pour vous, c'est que ils, quand ils le font avec le hijab, c'est juste un exemple, ou bien c'est juste un début, hein, ils ouvrent la porte de la, euh, avec cette question-là, pour ensuite commencer à faire ça avec tous les autres aspects de la religion par la suite, comme ça la religion devient comme une sorte de euh, question personnelle, c'est comme la religion à la carte. Hein comme quand tu rentres au resto, on te présente le menu, tu prends ce que tu, tu, ce que tu veux dans, dans le menu, Hein c'est comme ça maintenant la religion. Et quand ils l'appliquent à la démocratie, et que ces islamistes rentrent dans les parlements pour essayer soi-disant d'arriver à faire établir l'islam, ou d'ordonner le bien et d'interdire le mal comme ils le prétendent, parce qu'ils disent que nous on rentre dans le parlement pour essayer d'interdire le mal et d'ordonner le bien dans le parlement comme ça s'il y a des ministres ou des députés qui sont contre l'islam, qui sont laïcs ou communistes ou autres, nous on va leur dire non ça c'est haram ou ça c'est pas permis etc etc. Et donc quand il y a un projet de loi, on va voter pour un projet de loi qui est en accord avec l'islam, Puis si c'est un projet de loi qui est contre l'islam, ben là on va voter pour euh, le faire arrêter, et ainsi de suite. Et donc le chef explique que ça c'est pas permis de le faire parce que ça équivaut à s'asseoir avec des gens alors qu'ils sont en train de faire le haram. Et Allah Il nous a dit comment agir avec des gens qui font des choses pareilles, soit qui se moquent de la religion, soit qui rejettent les versets d'Allah, ou soit qui commencent à faire des péchés et toi tu es avec eux. Eh ben on va voir ce qu'il dit le chef. Il dit, « Le Cheikh s'aïdi, وقد بين الله لكم فيما انزل عليكم فيما انزل عليكم حكمه الشرعي عند حضور مجالس الكفر والمعاصي ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها أي يستهان بها وذلك ان الواجب على كل مكلف على كل مكلف على كل مكلف في ايات الله الإيمان بها وتعظيمها وإجلالها وتفسخنها وهذا هو المقصود بإنزالها وهو الذي خلق الله وهو الذي خلق خلق الله الخلق لأجله فضد الإيمان الكفر بها وضد تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارها فيدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لابطال آيات الله ونصر كفرهم وكذلك المبتدعون على اختلاف انواعهم فان احتجاجهم فإن احتجاج فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانه بايات الله لانها لا تدل على الا على الحق لأنها لا تدل إلا على الحق ولا تستلزم الا صدقا بل وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق allati yustahanu fiha al awamirillahi wa nawahihi wa taqtaham propos allati haddaha verset-là, Sheikh Abdul Rahman Al Saadi qala des cartes que ça aide de t'aider comprendre comment comment ça s'applique ce verset là Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué là ce qui nous Le verdict, le verdict, de la charia au sujet d'assister à des, euh, assemblées de coups et de péchés. Que si vous entendez qu'on se moque des versets d'Allah, ou qu'on les renie, ou qu'on s'en, ou qu'on raille, alors, c'est-à-dire qu'on les, qu'on les dénigre et qu'on les rabaisse, eh ben, l'obligation pour tout musulman, c'est, euh, L'obligation il dit, obligatoire pour tout mukallaf, dans les versets de Allah, de croire en eux. Donc l'obligation pour toute personne qui est mukallaf, c'est-à-dire qui, qui a atteint l'âge de puberté, qui a euh, la raison, et cetera, donc tous les qui est musulman, les conditions qu'on connaît pour être mukallaf, donc est responsable devant Allah tout une fois que tu es mukallaf, euh, tu tu es obligé de croire en les versets d'Allah tout et de les D'exalter, de les vénérer, de, les, de leur montrer un respect et de les. Euh, comment je pourrais dire De les. de les sentir comme ils sont importants et grands pour toi. C'est ça ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que ces versets-là ont été révélés. Donc si quelqu'un, par exemple, il dit qu'il est croyant, mais qu'il rabaisse les versets d'Allah et qu'il les dénigre et qu'il s'enraille, c'est contraire à la foi. D'accord Donc. Euh, lorsque tu assistes à des assemblées comme ça, c'est pour ça que les ulama ils ont dit par exemple de pas aller assister aux, aux conférences et aux, aux, aux conventions organisées par les gens de Bid'a, organisées par les Koufars qui, qui vont insulter l'islam ou parler contre le Coran ou parler contre la Sunna ou se moquer de la religion, euh, même si ton intention, tu dis moi je vais y aller pour. répondre parce que c'est probable qu'ils ne te laisseront même pas l'occasion de répondre et de, de, de réfuter le, le mensonge. Donc si tu penses que tu vas y aller et si que tu ne seras pas capable de répondre à leur mensonge et de réfuter ce qu'ils disent de faux, qui est contraire à l'islam et contraire à la Sunnah, alors tu n'as pas le droit d'y aller. Hein et on va, on va voir les détails de l'explication que le cheikh donne ici. Et, et c'est Allah, c'est Il a créé la création pour qu'il pour qu croie en cette révélation-là et pour qu'il lui montre un respect et qu'il l'honore. Donc, le contraire de la foi en les versets là c'est bien entendu de rejeter et de renier ces versets-là, ces versets et le contraire du, du respect qu'on doit avoir envers ces versets-là, c'est de s'en moquer et de les mépriser. Et, le, et qu'est-ce qui rentre là-dedans un des, un des points qui rentre dans le fait de s'en moquer et de les dénigrer, c'est de, de, de venir essayer, essayer d'argumenter Et de disputer avec les koufars et les moulafikines pour euh, essayer de, euh, réduire à, de réduire les versets d'Allah et de supporter la mécréance contre la, contre la foi. Hein, que ces gens-là, les koufars et les moulafikines, ils vont essayer de débattre pour rabaisser les, les signes qui viennent d'Allah et les ayats d'Allah et pour supporter et donner victoire à la mécréance et au coffre. Donc quand tu vas t'asseoir avec eux pour débattre avec eux sur des questions qui ont rapport à ça, et ben, le fait d'être avec eux, puisque c'est eux qui vont commencer à avoir le dessus et de montrer, le, la, de, de, de, de donner la victoire à la mécréance et à l'hypocrisie, au rejet de, des signes qui viennent d'Ala, et ben, le fait de s'asseoir avec eux pour ça, et qui est pas bien armé, tu n'es pas bien prêt pour les affronter et que, tu à cause de toi, la, la religion va être, euh, disons, méprisée ou rabaissée parce que tu ne peux pas les affronter comme il faut, alors ça implique que c'est comme si tu faisais partie ou tu participais avec eux dans ce genre de choses qui amènent à, à rabaisser ou à manquer de respect à la religion dans wa ta'ala et au coran. La même chose avec les Moultadi. alors peu importe leur catégorie, hein, quand ils viennent pour essayer d'argumenter sur leurs mensonges et leurs faussetés, et ça implique que tu dénigres les, les signes d'Allah wa ta'ala. C'est comme quand ils ont fait une conférence il n'y a pas longtemps à l'université de Montréal. Ils ont fait une conférence sur euh, soi-disant le féminisme islamique, et ils ont invité des femmes, soi-disant musulmanes, hein, et parmi les femmes qui parlaient, il y a des femmes pas de hijab. Hein, qui venaient parler et il y a même des femmes qui venaient parler aussi des femmes poufars, hein, qui qui s'adressent à des hommes, il y a des femmes avec le voile soi-disant qui viennent pour parler et qui euh, il y a qui viennent s'adresser aux musulmans et aux non-musulmans pour expliquer le, la position de la femme dans l'islam mais bien entendu avec toutes sortes de mensonges et de déformations de la vérité. Et donc euh, en plus de ça c'était l'heure de la prière de Maghreb eh ben ces gens-là, ils ne se sont même pas arrêtés pour faire la prière. Hein la conférence commence, l'un de la prière de Mahreb rentre, et il continue jusqu'à la prière d'Aïcha, ils ne se sont même pas arrêtés pour faire la prière de Mahreb. Et ça c'est une conférence islamique pour, montrer, pour parler de l'islam et de la, du féminisme dans l'islam. Et là-dedans, parmi les femmes qui parlaient, il y a des laïcs, des féministes, des femmes fofariagnées. Les femmes arabes qui sont non voilées, qui font ouvertement le péché de Tabarruj et de montrer qu'elles désobéissent à Allah, et de, que ces femmes-là vont venir pour essayer de présenter soi-disant quelque chose qui a rapport avec la foi et l'islam, c'est complètement aberrant. Et donc c'est pour vous dire, d'assister à ce genre de conférence-là, c'est quelque chose qui n'est pas permis, euh, parce qu'en plus elles mentent sur le Coran, elles mentent sur la Sunna, elles mentent sur l'islam, et toi tu vas aller là-bas. Et tu penses que tu vas euh, peut-être être capable de les réfuter alors que ce n'est pas le cas. Et tu risques de créer plus de fitness que d'autres choses. Alors le mieux c'est justement t'abstenir, d'assister là-bas et de si tu es capable de, de clarifier la vérité d'un autre moyen, d'autres façons. Et dans ce cas-là, c'est obligatoire de le faire si tu es capable. Euh, le chef, il dit ensuite, euh, donc, de, de t'asseoir avec les gens de d'Eda et d'écouter de, de, leur, euh, leurs faux arguments et leurs mensonges, ça implique aussi que tu vas, euh, tu vas rabaisser et dénigrer et mépriser les versets d'Allah parintel, parce que tout ce qui vient d'Allah, les versets qui viennent d'Allah sont toutes des indications de la vérité, et elles impliquent uniquement la sincérité et la vérité. Donc le fait de t'asseoir et d'écouter ces choses-là et de participer avec eux dans ces choses-là, c'est comme si en réalité tu participais avec eux dans ce qu'ils font contre la révélation d'Allah. Et la même chose peut être dite à propos de ceux qui assistent aux assemblées de péché et aux assemblées de euh, désobéissance d'Allah dans lesquelles on, on ténègre les ordres d'Allah et ses interdictions et qu'on dépasse et on transgresse les limites que Allah Spartala a établies pour ses serviteurs. Donc, euh, par exemple, des, des assemblées ou des, des, des endroits, des réunions de fêtes, où il y a soi-disant de la musique hein, et des chants et des, des amusements, tout ça, disant. Et les gens vont là-bas, ils, ils sont témoins de, de péché, et puis ils disent rien. Ou bien tu vas dans un mariage, on t'invite dans, dans un Walima, tu rentres là-bas. Puis tu vois tout d'un coup, il y, a des, il, y a des, il y a des musiciens, des flûtes, des tambours et tout, il y a une orchestre, puis après il y a des danseurs, des danseuses, ou je sais pas quoi. Les gens commencent à faire toutes sortes de péchés, les femmes sont sans hijab, il y a les hommes qui se mélangent avec les femmes, des trucs comme ça. Puis toi tu restes là, et tu ne bouges pas, puis tu regardes, et tu ne dis rien toute la soirée. Hein ça c'est un, un, un exemple de, de, de, de t'asseoir et de d'être présent dans une assemblée de péchés, et tu ne fais rien contre ça. Donc, euh, Allah dit, si c'est le cas, donc vous êtes comme eux. Même si, même si vous ne le faites pas, même si vous faites pas la même chose qu'eux, mais vous êtes présent, assis avec eux, ben c'est comme si vous êtes comme eux dans ce cas-là. Et il mentionne les paroles de l'imam de rahimahullah. Et, et, et vous savez, en fait, La Oumma actuellement, la Oumma euh, dans l'état dans lequel elle est actuellement, euh, beaucoup d'entre ce qui, qui persiste à, et ce qui continue à, à, exister comme péché, comme transgression dans la Oumma, eh ben, ça continue à exister à cause du fait que les musulmans, euh, ne font rien, ne disent rien quand ils sont témoins ou quand ils voient ces genres de choses-là. Et puis, Le, la moindre des choses que tu peux faire, lorsque tu vois des choses comme ça qui, qui se passent, la moindre des choses, c'est si tu peux rien faire, au moins tu ne restes pas là, tu sors. Mais le problème c'est ça, c'est qu'on on, n'ose pas prendre une position ferme et agir de la façon qu'il faut agir, peu importe le lien ou la, la, la relation qui te relie avec la personne qui t'a invité, peu importe. L'amour et la, le respect de, de la, des règles de parlementaire doivent prendre le dessus sur l'amour et le respect que tu peux avoir sur la personne qui t'a invité, et la personne doit savoir qu'il y a une limite, il n'y a pas un amour inconditionnel entre toi et elle qui fait que tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, tu vas l'accepter parce que tu l'aimes. Hein, cet, cet amour inconditionnel-là que les gens ont développé maintenant, qui est absolument contraire à l'Islam, c'est que peu importe qu'une personne va dire ou faire, ça ne va rien changer à l'amour que tu as pour elle, même si c'est contraire à la loi d'Allah Le chèfis il cite ensuite les paroles de l'imam Ibn Kathir, encore une fois dans le tafsir au sujet de ce verset euh, 140 dans Surat al Nisa, il dit, Ibn Kathir, il dit اذا ارتكبتم النهي بعد وصوله اليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر يكفر فيه بايات الله ويستهزؤون وينتقصوا بها واقرصتموهم واقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في, في الذي هم فيه فلهذا قال إنكم اذا مثلهم انكم اذا مثلهم Kama jaa fil Hadith, men kan uumuni billahi wa liom el akhr, fala yujlis ala Le sheikh dit, ibn Kathir, si vous le faites, c'est-à-dire si vous restez avec eux et vous ne dites rien, et que vous en, vous en allez pas, alors vous êtes comme eux. Ça veut dire que vous avez fait la chose qui vous avait interdit, hein, si vous restez avec eux. Et que vous restez avec eux après avoir, euh, après avoir su que ce qu'ils font c'est haram et que vous êtes resté quand même là pendant qu'ils sont en train de discuter de ces choses-là, de kuf ou de, de haram, ou de did'ah ou autre, et que vous êtes satisfait de rester avec eux à cet endroit-là où on se moque et on remue les versets d'Allah subhanahu wa Hein, et qu'on dit, on rappelle les versets dans Alors c'est comme si vous avez dit que vous êtes d'accord avec ce qu'ils font et vous êtes comme des complices avec eux dans ce qu'ils font par rapport à cette chose-là et vous êtes comme eux, comme Allah dit. Donc vous êtes comme eux, vous êtes pareil comme eux dans le péché, comme c'est rapporté dans le hadith.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 servir de l'alcool. Et donc ça, ça vient réfuter euh, les paroles de, de Sophie les l'imam de, de Nakshabandi de la mosquée de Sir qui, qui prétendait à l'émission, tout le monde en parle, que si ça soit avec des gens qui boivent de l'alcool, c'est pas grave. Et l'argument qu'il a amené, c'est que c'est pas moi qui le consomme. Hein et le prophète, eh Allah et là, le prophète il a dit, « Allah le prophète a dit, « qui croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il ne s'assoit pas à une table où on sert l'alcool. Donc ça n'a rien à avec la foi. Même si tu dis moi je le bois pas, c'est pas moi qui le bois, c'est pas grave. Tu es avec eux pendant qu'ils sont en train de faire ce péché-là, c'est comme si tu es avec eux. Tu dis oui, j'approuve, j'accepte, hein? n'y a pas de problème. Et donc eux, pour toi tu dis non, mais pour les autres c'est correct. Donc c'est comme si tu l'acceptais. Et, et la personne qui, qui euh, agit comme ça, en fait, qu'est-ce qui, qu qui fait plaisir aux kuffars C'est ça, c'est cette attitude-là. Les kuffars, ils attendent juste du, des musulmans ce genre d'attitude d'approbation-là. C'est-à-dire, vous, vous avez le droit de pas le faire si vous voulez pas le faire, mais dites pas qu'on n'est pas correct de le faire, de, de le faire nous. Hein C'est comme ça que les kuffars, ça, ça, que les veulent de, de la part de tous, les, de, tous les de tous les musulmans sur la terre. Mais ok, vous Les musulmans, vous ne voulez pas faire le vous ne voulez pas boire de l'alcool, vous ne voulez pas faire l'homosexualité, vous ne voulez pas faire ci et ça. C'est votre choix, vous êtes libre. Mais dites rien à propos de ceux qui veulent le faire et ne, ne, ne montrez pas que vous êtes contre ça et ne vous objectez pas ouvertement à ces choses-là. Alors que l'islam nous dit le contraire. L'islam nous dit non, il faut s'objecter ouvertement et il faut montrer qu'on est contre et il ne faut pas l'approuver d'aucune façon. D'accord Et donc, euh, c'est cette attitude-là qui dérange les koufars, du fait qu'on ne dit pas aux gens, OK, ben, vous, vous êtes libres et nous, on est libres. Moi, j'ai entendu cette attitude-là, même de, de la part de certains du'at qui appellent à, à l'islam. Ils disent, bon, on a des musulmans qui ne veulent pas entendre de la musique, qui ne veulent pas lire. Pour eux, tout est haram. Ça, Ils, ils ont le droit. Il y a des savants qui sont de cette opinion-là et c'est leur choix. Mais nous. On n'est pas d'accord avec cette opinion-là. On les respecte, hein on les respecte dans leur choix. C'est leur choix. Mais nous, on n'est pas d'accord avec ça. Nous, notre opinion, c'est que on fait le tri, on regarde, hein, puis on prend ce qui est bon, puis tout ce qui n'est pas bon, on le rejette. Soit ça dit. Ça. Et, et ça, c'est une attitude comme pour dire aux euh, femmes, et à les regarder, nous, on est ouvert d'esprit. Puis en même temps, pour dire aux musulmans, ben euh, laisser à tout le monde faire ce qu'il veut. Et puis il dit, il dit en plus, si vous voyez un musulman qui dit que pour lui la musique c'est haram, et que pour lui le cinéma c'est haram, et que pour lui euh, les livres c'est haram et tout, donc, dites pas de lui que c'est un intégré, c'est qu'il est euh, trop dur, etc. Non. Ça, c'est une opinion, c'est correct, il a le droit, c'est son, son choix, il faut respecter. Mais de la même façon, si vous voyez un musulman qui veut écouter de la musique et qui veut voir les cinémas qui sont bien, qui sont corrects, soi-disant, alors il ne faut pas dire de lui, ah, c'est un musulman light, c'est un musulman soft, euh, c'est un musulman, euh, hein, etc., modéré et tout. Non, il ne faut pas dire ça. Parce que c'est une opinion des savants aussi, il faut la respecter. Donc c'est comme s'il a essaie de dire, bon, donnant, donnant. On vous dit pas que c'est, ouais, c'est ça, transiger. On vous dit pas que vous n'êtes pas correct, mais vous, à votre tour, dites-nous pas qu'on n'est pas correct. Comme ça, on va tous être contents et mettre dans la main. Donc, c'est pour dire l'ignorance de ces gens-là. Et après, le chef il se dit, waqala al kutubi إذا مثلهم فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية وإذا ثبت وتجنب أصحاب المعاصي je moet je bieden, je moet je bieden, je je je je je je je je Donc, qu'est-ce qu'il dit, l'imam Al-Khul Toubi? Il dit dans son tafsir, il dit que si vous ne, si vous ne quittez pas, ou si vous n'en allez pas, sinon vous êtes comme eux, ceux qui font ce péché-là. Le cher, il explique, il dit que toute personne qui s'assoit dans une assemblée où il y a un péché qui est en train de se faire, et qui n'a pas dénoncé ou parlé contre ce péché-là, il a le même poids de péché que les autres. Il est égal avec eux dans le péché, même s'il ne le fait pas lui-même. D'accord Donc tu es dans un endroit où les gens boivent de l'alcool, tu es assis avec eux, tu ne dis rien. Tu es dans un endroit où les gens sont en train d'écouter de la musique, ou tu es dans un endroit où les gens sont en train de euh, faire des choses ou dire des paroles. De bêta, ou de coffre, ou de chirque, ou d'égarement, ou de, des choses de ce genre, et que tu es là, et que tu dis rien, alors que tu es capable, alors là tu es égal avec eux dans le péché, et ils disent c'est obligatoire pour toi, lorsque tu vois qu'ils sont en train de dire des choses de péché, hein, et qu'ils font ces péchés-là, si tu es capable de dire que ce qu'ils font c'est Haram et de dénoncer ça et de les arrêter. Mais si tu n'es pas capable de les dénoncer et de dire que, que ce qu'ils font n'est pas bien, alors c'est obligatoire pour toi de te lever et de t'en aller pour ne pas faire partie déjà de ce verset-là. Si tu n'es pas capable de l'interdire, le moindre que, que tu peux faire, c'est de te lever puis de partir. De ne pas participer, de t'être témoin avec eux dans ce qu'ils font. Et, et euh, juste, après le Shenzhen-si, et donc si c'est le cas pour les gens qui font les péchés, qu'on doit dénoncer ce qu'ils font ou bien s'en aller, alors le cas pour les gens qui font des Bidahat et des, qui suivent leur passion, c'est encore pire, c'est-à-dire on doit encore plus s'en aller si c'est des Bidahat par rapport au péché, parce que la Bidahat est plus grave et plus dangereuse que le péché. Donc ça c'est rapporté dans son tafsir. Non, dans, dans un cas comme ça, on va voir. Wow, là, si tu es dans ton travail, dans ton lieu de travail, puis il y a des, il y a des coups forts qui sont en train de se moquer de la religion, eh ben, puisque tu peux pas changer de place, le minimum que tu peux faire dans ce cas-là, c'est de leur dire d'arrêter de parler de ça et de dire que euh, qu'est-ce qu'ils font, c'est pas correct. Au moins, tu peux pas. Au moins, tu pourras dire que que as dit quelque chose. Et, qu'est-ce que tu peux faire aussi? Tu peux aller, par exemple, ou Allahu Allah, tu peux aller te plaindre à ton supérieur, pour dire, par exemple, que t'es dans des... travaillent et puis qu'ils sont en train de se moquer de, de, de, de, des choses de la religion, puis de parler contre la religion. Alors, pour leur, pour leur demander, pour demander qu'ils qu ne, qu'ils ne continuent pas à faire des choses pareilles, et que ça te dérange. D'accord? Oui, c'est ça. C'est leur vie d'arrêter. Est ça. Et, parce que, il y a un frère euh, au travail, il travaillait dans une compagnie, à chaque fois, chaque, fois, chaque jour il l'appelait il hey Ben Laden, il l'appelait Ben Laden parce qu'il avait la barbe, et puis il le traitait de nom, puis il lui disait ah, « terroriste », des trucs comme ça. Il est allé voir, les, est allé voir les supérieurs, le supérieur, il a dit, le supérieur, a dit, le prochain qui te le dit, tu me donnes son nom et tout, puis on va, on va s'en occuper, parce que ça c'est grave. Ce n'est pas des blagues, des choses comme ça. Ça, on ne fait pas des… ça, il ne faut pas… Exactement. Oui, c'est ça. Exactement. Comme... Moi, je leur ai dit, comment tu, comment tu te permets de, de, de, de me parler premièrement puis de me faire des blagues comme ça Hein Il y, a des, il, y a des, il y a un respect, il y a une limite qu'il ne faut, il faut pas trans, trans, trans, transgresser là, mais ces gens-là ils… Ouais, il pas, il pas non, il ne faut pas, c'est ça, non, non c'est vrai, ces gens-là… Parce que eux, parce que eux, c'est ça ce que Certains musulmans, ils pensent que le fait de sourire, de rire avec eux, de blaguer avec eux, ils pensent que ça c'est de montrer le bon comportement de l'islam. Non, au contraire. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit encore, eux, warlub Déjà comme ça, il faut être dur avec eux pour leur montrer que tu es ferme et que tu ne vas pas transiger avec eux. Exactement. Euh, Exactement, exactement. Donc ça c'est très important, tout ce point là. Ensuite le chef il dit, « وقال السعدي »« وَالحاصل أن من حضر مجلسا يعصى الله به فإنه يتعين عليه l'encar عليهم مع القدره او القيام, او القيام مع عدمها » c'est l'explication, ou un détail rajouté par le chef Ahmed al-Najmi au sujet de ce verset-là, le chef il dit donc quiconque est présent lors d'une assemblée où on désobéit à Allah alors c'est obligatoire pour lui de dénoncer ce, ce, ce mal s'il est capable, et de se lever s'il n'est pas capable. Hein. Donc c'est pas comme l'autre là, on m'en connaît, le, le Naqshbandi qui dit non, euh, moi euh, Hein, on lui pose des questions sur l'homosexualité, on lui dit clairement, oui, est-ce que toi tu t'es contre ça Et il lui dit, ah, oh, bah moi euh, personnellement, etc. Il commence à philosopher, hein, tout pour pas dire euh, qu'est-ce qui va choquer. Et, et il était invité euh, par la suite le lendemain euh, ou bien je ne sais pas une semaine après. Il a dit es un beau, vous êtes un beau bonhomme ou quelque chose comme ça. Déjà, il est en train de le, de braquer, l'homosexuel. Oui, c'est ça. Il était content. Et, et, à la fin, il lui a dit, il, qui, qui m'aime me suivre. Il a fait une blague avec ça, là, qui, parce qu'il dit, il y en a qui disent, m'aime me suivre. Il dit, au lieu qui m'aime, il dit, qui m'aime me suivre. L'homosexuel, à la fin. En tout cas. Et, et le pire, c'est qu'il m'a fait un ça, Il a dit, vous savez, c'est très C'est pas facile d'être homosexuel. <rire> comme si, comme si il avait, comme si c'était, comme si c'était quelque chose qu'il subit. C'est pas quelque chose qu'il est, est, qu est, quelque chose qu'il a décidé lui-même, c'est quelque chose qui lui a été imposé, puis là il est obligé de, de se faire se dominer ou de se dominer les hommes. au de là, moi, moi, quand, quand j'entends ça, ça me fait vraiment, ça me fait vraiment. Si quelqu'un, le minimum, si quelqu'un est attiré par les hommes, et qu'il a cette chahoua en lui qui n'assère à faire ce haram, le minimum est que s'il aime vraiment Allah et qu'il croit, il se retient, et il ne transgresse pas la limite d'Allah parce qu'il abandonne ce qu'il aime pour ce que Allah, pour ce que Allah aime, hein et il dit bon, Allah il nous a dit c'est un homme avec une femme donc je me soumets et j'accepte la, la loi d'Allah. Mais quand quelqu'un, il s'est soumis à sa passion et à ses désirs, il a progressé à la limite d'Allah pour dire, non, je n'ai je, je, je, pas, pas à suivre ce que Allah m'a ordonné, parce que c'est ma passion qui a le dessus, et puis je veux respecter, je veux suivre tout ce que ma passion m'a dicté, ah ben ça c'est grave. Mais juste pour dire, subhanallah, euh, comme une femme par exemple, qui commence à être attirée par d'autres femmes, elle dit, ah oh non, moi je vais suivre ma passion puis je ne vais pas me limiter à la loi d'Allah. Ou bien un homme qui, par la suite, ça peut aller plus loin encore. Hein? Une femme qui est attirée par son père, ou, un, un, homme a mère, ou un homme qui est attiré par sa mère, ou un homme qui est attiré par sa sœur, un frère qui est attiré par sa soeur. Enfin, et là, après, ça rentre dans ça, ça veut dire, ah, parce que je ressens la passion ou le, le désir de, de faire ça, donc ça veut dire que ça devient correct et ça justifie tout ce que je vais faire, ça disant parce que... Je, je peux pas le contrôler. Alors du coup, on n'est pas des animaux, on est des êtres humains. Hein donc, c'est pour ça que ces gens-là, leur argument est futile. Qu'est-ce qu'ils qu font en fait C'est qu'ils suivent leur passion et leurs désirs. Donc, euh, l'argument la, la, de dire ah mais euh, je, je, comme si euh, c'est pas moi qui le fais, donc c'est pas grave, ça c'est pas un argument acceptable dans l'islam. Parce que si t'es capable, si capable de le changer, le mal, le minimum c'est que tu te lèves et que tu t'en vas. Hein? Même si ça déplaît aux, aux gens. Et le chef il dit, وَقَالَ <mbrantyle> Ta'ala, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُضُونَ فَاعِرِدْ عَنْهُمْ حَتَى يَخُضُوا فِي حَدِثٍ غَيْرِ Ah oh, oui, qu'est-ce que je voulais dire à propos de, de l'émission là, où le Soufi était là-bas eh ben, il est allé, il est allé à émission Taxi Maghreb, de, animée par l'Algérien Lamine Foura, radio, radio euh, CIBL, je pense que c'est CIBL. Euh, en tout cas, c'est une, une radio communautaire, euh, Taxi, moi non plus, en tout cas je pense que c'est 105 points quelque chose. C'est à Montréal. Ouais, c'est à Montréal. En tout cas, Euh, il, a, il, a, il a invité les, les Mamsoufi le C'est pour te dire comment c'était bien planifié leur affaire. Déjà lui, il est dans le reportage de, il était dans le reportage de euh, comment elle s'appelle euh, l'Algérien là, hein? Nadia Zouaoui. Bon, déjà sont des amis entre lui et elle, ils sont des amis. Et euh, en tout cas tous ces gens-là sont reliés. Tous ceux qui sont dans l'émission, ils, ils se connaissent tous que c'était bien arrangé, et euh, donc le lendemain, il était invité à l'émission, l'imam Soufi, et il a expliqué, il a essayé de justifier sa présence là-bas à l'émission, et pourquoi il a agi comme ça, en disant que, soit divin, euh, c'était pour euh, essayer de ramener, euh, Euh, l'image de l'islam parce que là il y avait une tension dans la dans la société on la sentait puis le fait qu'il soit allé là-bas puis qu'il a dit qu'est ce qu'il a dit ça a eu un impact positif hein, les gens ont commencé à soi-disant aimer plus l'islam et les musulmans après ça et puis euh, euh, après il y a quelqu'un qui a téléphoné puis qui lui a dit ouais mais on sait que vous euh, vous avez un islam un petit peu soft C'est comme vous parlez jamais de la Palestine et des trucs comme ça. c'était comme si la question ici, c'était parler de la Palestine. Alors qu'il est en train de danser dans sa mosquée, tourner en rond, et puis il se mélange avec les hommes et les femmes, il tourne comme des fous là. Et puis il prétend que c'est ça l'islam. Donc c'est pour dire. Après le Cheikh, il vous dit à Ta'ala, « Et si vous avez vu fi qui vous anhum, dit dans fi ayats, vous vous dit dit <mogel vigils> en inma jinziyan nakashaytan, of ala bada zikram al kaum al-valimeen. Dat is le verset 68 de la Surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa al Ta'ala, il dit: Et si tu vois ceux qui patogen, et qui disputent sur nos versets, alors détourne-toi d'eux, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans une autre discussion. Et si le shaytan te fait oublier, alors ne reste pas. Une fois que tu t'es rappelé, ne reste pas avec les peuples les... ou avec les gens injustes. Une fois que tu t'es rappelé, ne reste pas assis avec les gens injustes. Donc ça veut dire, une fois que tu t'es souvenu que tu ne dois pas rester là et que tu te rappelles, hein, parce que le chétan t'a fait oublier, tu, tu te lèves, tu t'en vas, tu ne restes pas là. <les> <'es fort> <'es> بمجالسة المبتدعه الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسده فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير الله فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم مجالفته أو مجالستهم وذلك يسير على Gairi acier. Jezirun alweer, gairi acier. Waad jegalun haudoru la la de ce verset-là, verset là verset soixante Hein, dans al, -Al et il dit que dans ce verset-là il y a une exhortation très grande euh, de ne pas se permettre de s'asseoir dans les assemblées des jeunes de ah qui déforment la parole d'Allah et qui jouent avec son livre et qui jouent avec la soum de son messager sallallahu alayhi wa sallam et qui ramènent les sens et les paroles d'Allah et de son messager à leurs patients égarés et qui interprètent ça selon leurs Bid'ah qui sont corrompus et lorsque Euh, euh, si tu n'es pas capable de, réf de réfuter et de, de, de changer ce qu'ils sont en train de faire, et de, alors si tu n'es pas capable de changer et de réfuter ce qu'ils sont en train de faire, le moindre de ce que tu es capable de faire ou de ce que tu peux faire, c'est de, euh, de, de cesser de t'asseoir avec eux. Et ça, c'est facile. Tu n'es pas capable de, leur, de les réfuter. Tu n'es pas capable de leur répondre, le vrai que tu, sois, que tu peux faire, c'est de te lever et de t'en aller. Et le Cheikh il dit, parce que si tu t'en vas pas, non seulement, non seulement tu t'assois et que tu entends le mal, tu entends le munkar, mais en plus de ça, les, gens, les musulmans ordinaires, les gens qui ne connaissent pas les détails de l'islam, ils te voient t'asseoir avec eux et dans leur tête, eux ils s'imaginent que ça veut dire que tu es d'accord avec eux, avec ces gens de Bidra, et donc ils vont, prendre, ils vont prendre ça comme une sorte de Shubha pour dire, ah mais si un tel est assis avec eux, ça veut dire qu'ils sont corrects, si un tel il participe avec eux, ça veut dire qu'il est correct, euh, ou qu'ils sont bons, ou qu'ils sont bien, ou qu'on peut prendre d'eux, et par la suite tu deviens une Shubha pour ramener les gens dans l'égarement sans même que tu le veuilles. لشيخ القمطة السجلاء قلت تأمل قول الشوكاني فإنه إذا لم ينكر عليهم يغير ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالسهم فهذا القول يوافق قول الترتبي فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية Donc il dit, regarde qu ce que l'imam Shokan dit, lorsqu'il dit, et si tu ne peux pas, tu peux pas euh, les réfuter et, et rejeter ce qu'ils disent et ce qu'ils font et changer ce qu'ils sont en train de faire, le moins que tu peux faire c'est de sortir de la rassemblée. C'est en accord total avec ce que disait l'imam Al-Khutubis plus tôt, euh, lorsqu'il disait que si tu n'es pas capable de, dé, de dénoncer le mal qu'ils font, alors tu dois te lever pour ne pas faire partie des gens dont la parle dans ce verset-là. Et, il dit que c'est aussi en accord avec la parole de l'imam Saadi qui dit que c'est obligatoire pour toi dans ce cas-là, si tu n'es pas capable de les, de le, de les, de les dénoncer hein, et de montrer ce qu font, que ce qu'ils font est faux, est, si tu n'es pas capable alors tu es obligé de te lever et tu dois partir hein c'est pas juste de rester assis puis dans ton cœur tu te dis Ah oh non j'aime pas ça. Si tu es capable, il n'y a rien qui t'empêche de te lever puis de partir alors tu te lèves et tu pars. D'accord Et le chef dit. Il dit. Il y, a, il y, a, il y a cet je m'excuse de mentionner encore une fois ce, ce gars-là, mais c'est juste pour dire, dans une de ces cassettes il parlait, il dit, il y a une vingtaine d'années, il y a des gens qui disaient que euh, de vivre dans les pays non musulmans, euh, ce n'est pas permis parce qu'on vend de l'alcool et on permet l'alcool. Et lui, il a répondu, il a dit, oui mais on ne te force pas de boire de l'alcool, donc c'est permis. tu vois. Et en réalité, tu dis, Ok, peut-être qu'on ne force pas de le voir, mais le fait qu'on est là puis qu'on ne dit rien et qu'on voit ça tous les jours comme si c'était normal, hein, c'est comme une sorte d'approbation indirecte, hein. Et si on, on élargit le sens de ce verset-là et l'application de ce verset-là, eh ben, on peut le, le comprendre jusqu'à dire que même de rester dans une société où le mal se pratique ouvertement et que tu ne peux pas le changer, que tu dois au moins quitter et aller vivre ailleurs où tu peux justement pas être témoin de ces choses haram-là, et de faire le Ça c'est le minimum. Mais c'est pour dire que d'utiliser ce genre d'argument-là, ça prouve une mauvaise compréhension, une mauvaise connaissance de, des règles de la Sharia. Euh, après le Cheikh dit «Wa ta'ammal dalika jayizan yata'ayyan yata'ayyan annahu la yakfi an yonkar al-munkar ma'al-baqa » في مجلس المنكر دون تغييره والا فلا يجوز الجلوس في ذلك المكان ومن هنا يظهر لك اخي القارئ ضلالا من سموا, سموا انفسهم بالاصلاحيين وهم بمعزل عن ذلك حيث شاركوا بل دعوا الى هذه الامور الجدعيه بحجه انكار المنكر وما علموا أنهم بمشاركتهم هذه قد وقعوا في أكبر المناكير وذلك أنهم يسمعون ويعلم ويعلمون أن معنى المشاركة في مثل الانتخابات البرلمانية عز كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جانبا واستبدالهما بتشريعات بشرية بل هذه المجالس تجعل للكتاب والسنه رايا من الاراء يعرضان على راي الاغلبيه فيوافق راي الاغلبيه اخذ بهما والا رد فالله المستعان وقال تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب فلا تعقلون Donc le chef, il explique pour terminer ce point-là, il explique un, un point très important. Il dit donc, on a compris en observant comme il faut tout ce qu'on a clarifié, qu'il n'est pas suffisant de seulement parler ou de dénoncer le mal en restant dans l'assemblée où le mal se produit sans le changer. Il n'est pas permis même de s'asseoir à cet endroit-là et de rester à cet endroit-là. Euh, et donc, On peut donc comprendre maintenant, cher lecteur, l'égarement de ceux qui s'appellent eux-mêmes les réformateurs. Il y a des partis comme le parti des Ikhwan au Yémen qui s'appelle Al-Islah, Hizb l'islah, al et tous ceux, par exemple comme Abdul Abd khalib au Koweït, et d'autres dans différents pays musulmans qui rentrent dans le parlement, comme le fait en Algérie ou d'autres d'autres pays ailleurs où ils veulent soi-disant rentrer dans le parlement pour soi-disant arriver à changer la euh, la constitution ou les lois ou les trucs de ce genre et donc ils rentrent dans le parlement avec l'intention soi-disant d'ordonner le bien et d'interdire le mal le chef il dit que ceux qui s'appellent eux-mêmes les réformateurs alors qu'ils sont très éloignés de la réforme hein, et qui disent que ils vont euh, euh, Euh, ils disent qu'ils qu vont appliquer la charia ou changer le mal. En réalité, euh, ils participent et même parfois ils invitent les gens à des choses qui sont des bêtains, comme à la démocratie, à, à ces choses-là, avec soi-disant comme argument qu'ils vont dénoncer le mal. Et ils n'ont pas compris ou n'ont pas su ou ils n'ont pas réalisé qu'en participant à ces choses-là. Ils ont eux-mêmes fait ce qui est le plus grand parmi les mal. Tu veux intervenir le mal alors que tu tombes toi-même dans le mal. Hein et euh, c'est-à-dire qu'ils entendent et ils savent la signification que la signification d'entrer dans les, les, les parlements, dans les assemblées euh, euh, législatives ou autres que ça signifie que tu vas mettre de côté le Coran et la Sunna, et que tu vas remplacer cette, la Sharia d'Allah par des lois faites par l'Homme, et que tu vas soumettre le Coran et la Sunna à l'opinion ou, à, ou à, à, la, à la voix de la majorité, et que tu vas traiter le Coran et la Sunna comme si c'était une, une opinion parmi d'autres. Que si la majorité de la, de, des gens qui votent décident que c'est une loi qui est en accord avec le Quran et la Sunna qui va passer, on on a, ils vont l'accepter. Mais si la majorité est contre, on la rejette. On rejette le Quran et la Sunna comme si rien n'était. Allahu donc, le chef il mentionne le verset 44 dans Surat al-Baqarah qui dit Est-ce que vous voulez ordonner le bien et vous vous oubliez vous-même alors que vous êtes en train de lire le livre N'utilisez ne, ne, ne, ne, vous donc pas votre intelligence, votre raison. Donc c'est pour dire comment tu vas rentrer dans les dans le Parlement pour interdire le mal alors que soit ça même soit cette action là en soi, en elle même cette action là elle est un mal plus grand encore. Donc c'est une double contradiction. Hein Et donc euh, d'agir de cette façon là c'est c'est euh, euh, euh, une absurdité. Hein, comme par exemple, euh, ils vont rentrer au, au parlement pour essayer de dire, est-ce qu'on doit par exemple permettre ou non la polygamie, la polygamie. Et là tu leur ramènes hein, un de ces soi-disant islamistes-là qui rentrent dans le parlement, ils vont dire non Allah il a dit dans le Coran que c'est permis, et dans la Sunna c'est écrit que c'est permis. Et là ils vont faire le vote, et là la majorité soi-disant va voter que c'est pas permis, et donc ils vont rejeter le Coran et la Sunna. C'est ça que ça implique et ça c'est grave, hein, parce que c'est un acte de coufre de rejeter le Coran et la Sunna, et donc c'est très dangereux d'agir de cette façon-là vis-à-vis du Coran et de la Sunna et de la religion. Et ça, ça montre le danger et l'interdiction de rentrer même dans ce genre de choses qu'on appelle les élections et le parlement, au nom de l'Islam. C'est encore pire s'il fait au nom de l'Islam Hein, S'il vous plaît les frères, laissez le chat tranquille Hein? Il me. C'est pas le chat qui me déconcentre, c'est vous! Laissez-le, laissez-le. Le chat, hein, le chat il est comme ça. Si on le dérange pas, il ne dérange pas. S'il voit une souris, il va partir à courir. À courir. Non, laisse-le, laisse-le. Moi il commence à me faire éternuer, mais c'est pas grave. Je commence à sentir mon, mon nez là qui, qui me chatouille. Moi, je suis allergique. Ouais. C'est parce que là, il fait chaud, puis il y a pas d'air. Euh, euh, euh, Hakim, tu peux laisser le, le rideau ouvert comme ça Ouais, baracle, en fait. Où oui, c'est ça Tu peux fermer le screen. Le screen. Ok. On a, fini, on a fini donc le point numéro 10 là on va faire le point numéro 11 le chef il dit euh, dans le point numéro 11 euh, on va lire ce point là il n'est pas long et puis ça va être le dernier point pour aujourd'hui inch'Allah après on va, laisser le, on va continuer inch'Allah la semaine prochaine La chaîne, il dit dans ce point que lorsqu'on suit un des méfaits, un des méfaits de la démocratie, c'est que lorsqu'on rentre dans ce système démocratique et des élections, on perd la barrière de al-wala wa al-bara. C'est-à-dire de, de s'allier et de s'aimer pour Allah et de, de, se, de, se, de se séparer et de, de se détester pour Allah subhanahu wa ta'ala parce que Euh, ça, ça détruit ces, ces, cette, cette relation-là ou cette notion-là entre les membres du Parlement, ok Ça veut dire que tu vas être obligé de t'allier avec quelqu'un qui est aimé d'Allah dans le Parlement pour, soit disant, défendre ta cause ou ton, ton intérêt, puis tu vas dois, tu dois être obligé parfois même de t'opposer à quelqu'un qui est un allié d'Allah pour arriver à ton intérêt. Je sais qui explique ça, il dit, وهذه المفتدة ناتجة عن مجالفة أهل الباطن فتولد من ذلك عن ذلك كسر حاجف الولاء والبراء الذي هو الحب في الله والبغض في الله اللذان هما اوثق عرى الإيمان كما أخرج ذلك الإمام الصبراني وغيره من حديث أبي ذب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Le sheikh il dit que un des méfaits de la démocratie des élections, c'est que tu vas, euh, en t'assoyant avec les gens du mensonge et de la fausseté, détruire la barrière qui existe dans le principe de al-wala al-barah, c'est-à-dire de s'aimer et de se rapprocher pour Allah et de s'éloigner et de se détester pour Allah taala et de s'aimer à Allah et de se détester à Allah. Et cet aspect-là dans la foi, c'est un des plus, des plus fermes et des plus hauts niveaux de la foi dans l'islam. Donc de perdre ça, c'est quelque chose de très grave parce que ça affecte la foi, c'est parmi les fondements même de, de l'islam. En Abizar, Zar, Allah anhu, a qu'il a dit l'Imam al tabarani a rapporté hadith qui dit que euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit iman, Al plus al de Al foi est de Dieu et l'amitié de Dieu de Donc ça veut dire que euh na, na, le le câble le plus ferme de la foi c'est l'amour euh na, de, le fait de s'allier et d'aimer quelqu'un pour Allah et de, de s'opposer Et de s'éloigner de quelqu'un pour Allah, et d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Ça, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus ferme dans la foi. Et c'est rapporté, ça, c'est rapporté par Al-Tabarani, et euh, l'imam, Sheikh Al-Albani, il dit dans ce que la hadith est sahiha, qu'elle a dit que ce hadith-là, Quand on, ra, ré, euh, quand on rassemble toutes ces, euh, ces, ces voix par lesquelles il a été rapporté, il, il arrive au degré de hasan, et donc il est un hadith acceptable. Et donc, euh, ça c'est pour dire l'importance de Al-Wala Wamar Al dans l'islam, et que lorsque tu rentres dans le parlement, ça détruit ça, parce que tu dois aller avec les ennemis d'Allah. Et euh, vous voyez, par exemple, juste pour dire, ça c'est dans les, le qui parlent de ce qui se passe au Yémen ou dans des pays musulmans, alors que même ici dans les pays non musulmans, quand il y a des musulmans qui rentrent dans le Parlement, vous en voyez par exemple qu qui, qui s'allient avec les Kouffars pour s'opposer aux musulmans. Hein, et on a vu euh, l'attitude par exemple de la députée euh, Fatima Audea Pépin, lorsqu'elle s'est euh, alliée avec d'autres Kouffars québécois soi-disant pour défendre les acquis de la femme québécoise. On leur veut défendre nos acquis. Et que l'islam, c'était quelque chose de rétrograde. La charia c'est quelque chose de rétrograde. Bon. Il n'y a pas longtemps, euh, elle a, on lui a remis une médaille d'honneur. Je ne sais pas si c'est la France qui lui a donné une médaille d'honneur ou non. Ouais. Vous êtes, vous n'êtes pas au courant. Elle est, elle est, elle est, elle est rentrée pour aller recevoir sa médaille d'honneur. Euh, dix minutes plus tard, elle est descendue. Et puis, elle est passée sur un, sur un marchait sur un plancher glissant, elle est tombée, et elle s'est cassée le bras. Yes. Ouais. Donc, juste pour dire, juste après avoir reçu sa médaille d'honneur, de elle descendait, elle se casse le bras. Et est rentrée, elle est sortie, elle a reçu sa médaille souriante, elle est sortie en ambulance. Mais c'est pour dire, peut-être qu'Allah, Allah lui, lui donne, non, peut-être Allah lui donne ça pour lui faire réfléchir qu'elle ne doit pas se réjouer de, de, de, des choses de cette dunya, et surtout pas d'être en train de recevoir des médailles pour que les Kouffans soient en train de la féliciter qu'elle est en train de combattre la charia d'Allah, mais plutôt elle devrait se repenser à Allah et commencer à se remettre en question par rapport à sa religion et par rapport à son créateur, peut-être qu'Allah lui veut du bien en fait, en lui, en lui faisant euh, subir des choses de ce genre. Le cheikh il dit ensuite en dan Abu Dawud, in Abi-Umama, van de waanzin de de A donné pour Allah et a gardé quelque chose pour Allah, alors il a complété la foi. Il a, il a complété sa foi. Il a parfait sa foi. Donc, ça, c'est le niveau de perfection de la foi et c'est déclaré authentique par Sheikh Al-Albani dans Sahih Abiy Daoud. Hein? Donc, c'est pour dire l'importance de ce principe-là dans l'islam. Et le Sheikh dit :« Waqad n'ahan Allah, ta'ala. » عن أن نتخذ أعداءه أولياء، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين تقدوا دينكم هزواً ولعبا لمن الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن, إن كنتم مؤمنين المازنل بحسس ثقة سب رسوله المائدة، الشيخ يقول الله Nous a interdit de prendre pour alliés les ennemis. Ses ennemis. Hein, euh, et il mentionne le verset 57 dans Al-Mahidah qui dit Oh, vous qui avez cru, ne prenez pas ceux qui ont pris votre religion comme jeu et amusement hein, parmi les gens qui ont reçu le livre avant vous et les koufars comme alliés et créez Allah si vous êtes croyants. Donc on n'a pas le droit de s'allier et d'aimer les koufars dans leur mécréance et dans leur kof et dans leur shirk et dans leur écartement tion est incroyable. Et celui qui les lave dans leur coffre dans leur cherche dans leur mécréant qui s'allie avec eux pour leurs mécréants. Eh ben vient attendu, il est un des un des là. Et le chef dit qu'il wa ma ta'ala 'ani al-ruku' wal-im an ila alladhina zalamu qala fakal qala wa la tarkanu ila alladhina zalamu fa tamassakum an wa ma min dounillahi min awliya' thumma la tulfaru c'est le verset 113 dans Surat Hud, le, le verset dit, et ne penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindra, et vous n'avez pas d'alliance Allah, et vous ne serez pas secourus. Et ne penchez pas vers, voilà Tarkanu, en fait, euh, voilà Tarkanu ça ne veut pas dire seulement ne penchez pas, Tarkanu ça veut dire ne, ne vous mettez pas comme si sur eux, en vous appuyant sur eux, puis en, en, en ayant conf, une confiance, une, une, une, en vous sentant à l'aise avec eux, puis en, en sérénité hein, sympa, une sérénité vis-à-vis d'eux, que vous êtes en confiance et en paix par rapport à eux, alors que ce sont des injustes, ils font le dolm, et le dolm c'est quoi c'est, le plus grand dolm c'est le shirk et le coffre. donc c'est ça, il ne faut pas les prendre pour aller. Et le shiikh à al l'Umam al-Kurtubi, il dit « waqala al-Kurtubi »« al-sahikh si en dat het niet alleen om de koufre en de maatschappij te veranderen, maar ook om de en de En de Imam Al-Khourtoubi, dit correct qu'est-ce qui est correct dans de ce verset-là, c'est qu'elle prouve qu'il faut s'éloigner, s'écarter, se séparer des gens du koufre et des péchés parmi les gens de bid'a et d'autres. Donc ça veut dire aussi la démocratie, un autre point aussi, c'est que si par exemple euh, les, les, la majorité des gens sont des gens de hein, même si ce sont des, des, des gens qui se disent musulmans, mais ils ne sont pas sur la Sunna, ils sont sur soit des soufis, soit des chiats, soit des ou soit d'autres voies, ça veut dire que ces gens-là, ces démocrates-là, quand ils s'adressent à eux, ils essaient tous de les ramener vers lui et de leur faire plaisir. Hein? Même, vous savez, il doit pas parler contre les bid'a de ces gens-là et démontrer le mensonge qu'ils sont en train de faire. Donc, il doit les prendre pour alliés, soi-disant pour arriver à établir son son programme et son son projet. Donc ça, ça, ça prouve qu'il doit prendre pour alliés les ennemis, d'allah ou les gens bidards. Et ça c'est grave. Et il mentionne les le de al-Sadi, Abdurrahman ibn euh, Abdurrahman al-Sadi. Il dit fille, dit is de waarschuwing tegen het rukoen naar ieder dwalmer en het bedoelen van het rukoen, het midden en het behoren aan hem met dwaling en zijn toestemming voor dat en het toestemmen voor wat hij dwalmt. Het is een waarschuwing tegen het rukoen en à toute personne qui est injuste. Et c'est ça, l'explication de Arvokun. Al-Main, c'est-à-dire de pencher, ou l'indimab, c'est-à-dire tu te rallies à lui dans, dans son injustice, et dans sa position, et en étant d'accord avec lui dans son injustice, elle est satisfaite de ce qu'il fait d'injustice. Et, euh, justement, il y en a comme ça qui disent, Euh, parce que j'écoutais encore une fois Farik euh, Ramadan. Je m'excuse de le mentionner tout le temps, mais c'est pour vous dire que <rire> pour être, parce que ça m'énerve de le mentionner à chaque fois, mais c'est pour vous dire que lui, il a dit des, des bêtises dans ses cours, et donc il faut qu'il soit réfuté celui-là. Il dit dans un de ses cours qu'il y a trois conditions, sur le terrain pour que les musulmans puissent rester dans un pays non musulman. Et les trois conditions qu'il a mentionnées, c'est vrai. C'est des bonnes, c'est des conditions vraies, mais lui. Il les a présentés d'une façon pour montrer que, on, euh, que, que nous on ne rentre pas dans ces conditions là et qu'on peut rester. Et une des conditions qu'il a mentionnées, c'est que si tu deviens un complice dans l'injustice, alors là tu n'as pas le droit de rester. Hein si tu vas être partenaire ou complice de la société dans l'injustice, alors tu n'as pas le droit de rester. Et euh, il a il a pas parlé du tout de, du chèque ou des choses de ce genre ou des du de coffre des choses de ce genre. Il a juste parlé des aspects de euh, par exemple l'injustice par rapport à des trucs d'économie, de, comme par exemple la mondialisation ou bien euh, le fait que les grosses compagnies ils euh, font des gros profits puis euh, les les pauvres ils ont rien des trucs comme ça, juste sur le plan social économique, de pas être d'accord avec ça, ou bien de, de de pas parler contre certains dictateurs comme il dit, et de, de se taire devant ça. Donc il il parle de ces de ces exemples-là. Puis euh, il n'a pas parlé par exemple de l'injustice du Parlement, du fait de de faire des lois qui sont contraires à la loi d'Allah et d'être satisfait de ça et d'opposer la loi d'Allah. Donc euh, Quand on voit ça, par exemple, le chef, qu'est-ce qu'il dit ici Il dit de, de participer avec eux dans leur injustice. Et lui, c'est quelqu'un qui est d'accord avec la démocratie et qui appelle la démocratie, qui est une forme de justice, qui est une forme de coup. Donc, c'est euh, de ne pas voir la réalité de la société dans laquelle il est ou de ne pas l'analyser sur un plan islamique. Et c'est pour ça que ça me ferait quand il dit on va demander si, si on veut savoir comment on doit faire pour rester ici en, en Europe et en France il faut demander aux savants de l'islam, et il dit pas n'importe quel savant, les savants qui connaissent l'Europe et qui ont une expérience européenne, et, et, et bien entendu ça, ça veut dire quoi Ça veut dire ceux qui vont nous dire ce qu'on veut entendre, pas les savants qui vont nous dire qu'à qu'Allah, qu'à la Rasulullah, et qui vont nous donner le verdict de l'islam et de la charia. Non, on ne veut pas ceux-là, on veut les… on veut les, les... C'est veut les savants qui connaissent, qui comprennent la réalité du monde actuel, qui comprennent la réalité de la société européenne, comment il faut tourner en rond et comment il faut faire des zigzags pour essayer d'arriver à s'infiltrer dans cette société. Donc le chef il termine ce point-là en disant in adjelen ou adjelen, dit ça, cet aspect-là, c'est de prendre pour aller les couffards et d'être d'accord avec ce qu'ils font d'égarement, de, c'est ce qui se passe dans les assemblées parlementaires, soit tôt ou tard, hein, si ça arrive pas aujourd'hui, après ça va arriver. Et donc, ceux qui disent par exemple que <coughs> on veut, euh, par exemple, arriver à créer une une atmosphère une, une, une, une ou un climat de dialogue et d'ouverture pour, soi-disant, être capable de dialoguer avec les coufards dans la société des coufards. Ces gens-là, ils s'imaginent que c'est de cette façon-là, c'est la seule manière, soi-disant, de régler les problèmes et la, la situation euh, qui, qui, qui arrive, par exemple, quand il y a des conflits entre les musulmans et les non-musulmans, Alors que non, alors que ça n'a rien à voir en réalité, on peut régler ces conflits-là tout en restant sur nos positions, et restant fermes sur notre religion, hein, en faisant comprendre aux Kouffars qu'on ne peut pas faire de compromis avec eux dans, nos, dans notre foi et dans notre religion. Et de s'organiser entre nous les musulmans qui voulant suivre le Coran et la Sunna et suivre l'islam tel qu'elle est, selon la compréhension des Salafs, et aller de s'organiser entre nous et de faire nos affaires entre nous pour qu'on n'ait pas besoin justement de dépendre des coufards pour quoi que ce soit dans ce qui a rapport avec notre foi et notre religion. Le problème, c'est qu'on n'est peut-être pas encore arrivé à, au, à la, euh, au niveau où on est capable de comprendre euh, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique, qu qu'est-ce qu que ça demande de notre part. Donc, si on veut, euh, disons, eux, qu'est-ce qu'ils imaginent, c'est que. Pour arriver à se former comme, disant, comme une communauté, il faut euh, se disant ouvrir le dialogue. Mais les choses sur lesquelles ils veulent dialoguer, c'est des choses qui sont claires et déterminées et euh, qu'on peut pas discuter parce que c'est des choses qui viennent d'Allah Ah là, elles sont pas ouvertes au pick and choose comme on a dit tout à l'heure. C'est des choses claires qu'on doit suivre, que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. Mais par contre. Euh, c'est entre nous, les musulmans, de s'organiser entre nous pour essayer de comprendre justement qu'on doit revenir au Coran et à la Sunna lorsqu'on a des divergences, et retourner à la compréhension des Salaf falichs, premièrement pour s'unir sur la vérité, puis une fois qu'on sera unis sur cette vérité-là, puis qu'on aura compris cette ré réalité-là, incha'Allah, par la suite on pourra passer aux autres aspects de la dunia qui nous dérangent pour essayer de les régler. Soit sur le plan économique ou autre, hein, par les barbares spontanes, mais de passer, de mettre la charrue en avant des bœufs, comme on dit, hein, ça, ça va pas nous amener nulle part. <rire> on veut mettre la charrue devant les bœufs, hein, ça marche pas là. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Avec les bœufs avec les bœufs reculés, maintenant on va, on va dans le mauvais sens. Subhanallah, spreekt van boord. ik la